50 languages conjonction 3 conjonction 3. Je me lève dès que le réveil sonne Je me lève dès que le réveil sonne Je me fatigue dès que je dois étudier Je me fatigue dès que je dois étudier J'arrêterai le travail D que j'aurai soixante ans, j'arrêterai le travail dès que j'aurai soixante ans. Quand appellerez-vous quand appellerez-vous dès que j'aurai le temps dès que j'aurai le temps Il appelle dès qu'il a le temps il appelle dès qu'il a le temps. Com de temps travaillerez-vous combien de temps travaillerez-vous? Travaillerez je travaillerai aussi longtemps que je le peux. Je travaillerai aussi longtemps que je le peux Je travaillerai aussi longtemps que je serai en bonne santé je travaillerai aussi longtemps que je serai en bonne santé il reste au lit au lieu de travailler il reste au lit au lieu de travailler elle lit le journal au lieu de faire la cuisine elle lit le journal au lieu de faire la cuisine il est assis au bistrot au lieu d'aller à la maison il est assis au bistro au lieu d'aller à la maison autant que je le sache Il habite ici. Autant que je le sache, il habite ici. Autant que je le sache, sa femme est malade. Autant que je le sache, sa femme est malade. Autant que je le sache, il est au chômage. Autant que je le sache, il est au chômage. Si je ne m'étais pas endormi, j'aurais été à l'heure. Si je ne m'étais pas endormi, j'aurais été à l'heure. Si je n'avais pas manqué le bus, j'aurais été à l'heure. Si je n'avais pas manqué le bus, j'aurais été à l'heure. Si je ne m'étais pas perdu, j'aurais été à l'heure. Si je ne m'étais pas perdu, j'aurais été à l'heure.